Oui, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous, Justine. Comment ça va au bureau? Ça roule bien pour un lundi, je trouve. Et chez vous, tout va bien aussi, j'espère. La fin de semaine, ça s'est bien passé? Oui, c'était calme pour une fois. Il y a des jours où je me sens débordée. Vous savez ce que c'est d'avoir des enfants en bas âge? Ça me tient passablement occupée. Tenez bon, Justine, profitez bien de vos jeunes enfants et grandissez si vite. Bon, je vais entrer dans le vif au... du sujet. J'ai reçu ce matin un coup de fil d'un de... monsieur très fâché il s'est plaint de vous. Ah, et de quoi se plaignait-il Laissez-moi vous rapporter les faits tels qu'il me les a dit au téléphone. Donc, il est venu vendredi vers 16h25 pour se faire photographier afin d'obtenir la nouvelle carte d'identité. Ah, je me souviens bien de cet énergumène. Il est arrivé tout essoufflé d'avoir monté l'escalier en courant. Il a dit qu'il avait trouvé la grille de votre guichet déjà baissée et qu'il avait sonné pour le service. Oui, je me trouvais juste à côté, dans la petite salle. Je suis tout de suite sortie et… Je continue de vous lire mes notes. Euh, vous vous êtes parlé à travers la grille. Il vous a dit qu'il était venu pour la photo d'identité. Vous lui avez demandé de revenir un autre jour. C'est bien ça? Ben oui. Étant donné l'heure tardive, il me semblait logique qu'il revienne cette semaine, non je lui ai aussi demandé pourquoi il n'était pas venu plus tôt. Il ne m'a pas répondu. Il m'a lancé un coup d'œil furieux, a tourné les talons et a pris la porte. « Justine, cinq minutes auraient suffi pour le prendre en photo. Pourquoi avez-vous refusé de le faire ?» J'avais déjà tout rangé. Je ne pensais pas que quelqu'un se pointerait si tard pour la photo. Alors, je me suis dit que euh, s'il fallait tout ressortir, ça prendrait bien plus que cinq minutes. Justine, il y a une chose qui me tracasse. Ce monsieur m'a dit qu'en attendant la sonnette, vous étiez sorti de la salle attendante en sautant à cloche-pied parce que vous étiez en train de mettre vos bottes. Euh, oui. Je vous ai parlé de mes jeunes enfants au début de notre entretien. Je les élève seuls. Je les place chez une gardienne dont la maison se trouve à 20 minutes d'ici. Le problème, c'est que cette femme a un travail de nuit et elle doit quitter sa maison à 17h pour s'y rendre. Si je ne viens pas chercher mes enfants à 17h, elle sera forcée de les laisser seuls devant sa porte. Durant la belle saison, je fais le trajet entre notre bureau et sa maison en 20 minutes, mais en hiver, ça me prend 30 minutes. Vous comprenez pourquoi j'étais pressée vendredi? Je vois. C'est regrettable que vous n'ayez pas expliqué votre situation à ce monsieur qui voulait se faire photographier vendredi dernier. Je suis certain qu'il aurait compris la situation et, par conséquent, il ne se serait pas plaint de vous. Non, non. Je vous l'ai dit. Il est parti comme ça, tout d'un coup. Je n'ai pas pu placer un mot. De toute façon, avec la tête qu'il avait, je ne crois pas qu'il aurait compati à ma situation. Non, Justine ne le jugez pas si drame. Je lui expliquerai-rai-tu et il comprendra. Mais tout de même, ce serait plus professionnel de revenir avant d'attendre jusqu'à 16h30 pour vous préparer à partir. Pas avant 16h30. Tenez-vous le pour dit. Je vous conseille aussi de chercher un autre gardien le plus tôt possible.